La grande maladie de l'exilé, c'est la nostalgie de ce qu'il a perdu. Ça commence par des mots qui pleurent, qui grimmotent le cœur, qui le ramènent en arrière pour lui rappeler qui il était, ce qu'il est devenu. C'est un luxe d'artiste, la nostalgie, la nostalgie, la nostalgie, la nostalgie, la nostalgie. de l'exilé, c'est la nostalgie de ce qu'il a perdu. Ça commence par des mots qui pleurent, qui grignotent le cœur, qui le ramènent en arrière pour lui rappeler qui il était, ce qu'il est devenu. C'est un luxe d'artiste la nostalgie. Nous, on a besoin des mots qui font vivre. On a besoin des mots qui font vivre.